Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui. Je la bienvenue pour votre émission « Les émotions en direct sur Radio Gemoso. Je suis Charlie. Bonjour, je suis Anaïs. Bonjour, je suis Yann. Bonjour, je suis Benoît. Bonjour, je suis Bérangère. Bonjour, je suis Jordan. Le principe de votre émission consiste au, à ce que les participants choisissent une, une propre chanson qui tient particulièrement au cœur et qui souhaite partager à l'antenne. Vous pouvez jouer avec nous pour savoir qui a choisi cette chanson. Sans plus attendre, nous allons lancer la première chanson.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 Crying her because we've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 Alors de retour à l'antenne Donc nous avons écouté ce morceau Alors maintenant le but c'est de savoir Qui aurait pu choisir cette chanson Alors déjà on remercie Michael hein, pour, le... pour ce ah, morceau Je ne voulais pas dire le nom <rire> Alors Jordan Je te vois euh, t'avancer vers le micro à ton avis ça peut être qui qui a, qui a mis effectivement Michael Jackson Je n'ai pas d'avis <rire> D'accord. Charlie Alors j'hésite entre deux personnes. J'hésite entre Benoît et Lia. Entre Benoît et Lia, d'accord. Donc ok. Anaïs Oui parce qu'on ne voit pas, enfin euh, on, on entend à l'antenne, on ne voit pas, mais en régie, euh, euh, c'était un peu euh, l'euphorie. <rire> ouais, ça bras, chantait, euh... ça dansait. Ouais. petit réglage de micro, c'est du live <rire> Anaïs à ton avis, qui ça peut être euh, j'en ai aucune idée ok, Yann euh, Benoît d'accord, donc c'est ah. encore moi et eh ben moi je sais que c'est pas moi donc euh, <rire> je dirais Marion en tous les cas sur cette chanson là euh, je sais pas quel est votre avis Euh, c'est plutôt une chanson euh, moi j'ai trouvé euh, entraînante euh, entraînante mais douce quand même euh, je sais pas ce que vous en pensez 9h30 c'est un peu tôt l'émission en fait Personne <rire> réveillé. on va peut-être repartir sur 10h 10h ils étaient un peu plus réveillés c'est ça Ah, donc du coup... Ou alors c'est peut peut-être un morceau qui ne vous parle pas. Moi, euh, en tous les cas, ce n'est pas mon choix. Euh, ce n'est pas le genre de musique que... Que tu écoutes. Ce pas mon trip, quoi. Et tu penses alors, que c'est qui, du coup Eh bien... Peut-être quelqu'un en régie. Alors, parce qu'on chantait et on dansait, tout le monde pense que c'est nous. Exactement. Eh, Marion, la dernière fois, tu as joué avec nous. C'est vrai. La dernière fois, j'ai <rire> joué avec vous, mais c'est vrai que Michael Jackson, ça aurait très bien pu être moi ou même Lia. Euh, mais non, ce n'est ni l'une ni l'autre. Euh, moi, je pense à, à Charlie. Charlie, euh, tu chantonnais. Euh, Est-ce que c'est toi, Charlie que... Ce n'est pas moi. Ah. Jordan Je peux vous l'avouer maintenant. C'est moi. Ah. <rire> on commençait à se demander ouais, à qui appartenait ce choix musical. Alors, Jordan, c'est ta première émission c'est ton premier morceau. Pourquoi tu as choisi euh, Michael euh, Parce que cette chanson représente bien euh, un peu ce qui se passe peu près dans le monde, pas de nom. Ouais. Euh, le problème avec euh, l'environnement, euh, le réchauffement climatique. Oui. C'est très... Mais. Ah, ouais. prends l'autre micro, Charlie. Oh, super, Jordan. Purée. Et toi, tu comprends toutes les paroles Tu, tu, tu euh, comprends oui, ce que ça veut dire Oui, à À peu près tout. traduit. peu près tout, Ouais. Waouh. Super. Alors, moi, par contre, je connais pas du tout le... Toi, j'écoute, mais euh, je suis pas bilingue, alors je il ouais, faut peut-être préciser à Bérangère que c'est euh... euh, de l'anglais, c'est pas de l'allemand. Ouais, voilà. <rire> Et du coup, Jordan, euh, elle parle de quoi, là, la chanson euh, Elle parle euh, des guerres, euh, des... Euh, des pluies qui, euh, qui sont de moins en moins, moins souvent, qui, euh, qui coulent euh, plus tellement. Ouais Il fait, il fait de plus en plus chaud dans... dans, sur, dans la les pays, sur la planète. C'est la planète. Ouais, super. Ouais. Donc c'était une chanson très engagée de Michael Jackson. Ah non, mais moi je trouve ça super que tu aies compris toutes les paroles là. Moi honnêtement, euh, je connaissais la chanson là, de Michael Jackson, mais alors je ne suis euh, pas très bon en anglais, je n'ai pas, euh, pas eu le courage de traduire les paroles, mais alors je trouve ça euh, bluffant, le fait que tu saches de quoi elle parle, que ce soit d'écologie, euh, euh, ouais. voilà, anti-guerre, tout ça. Bravo. Très ben beau choix. Ouais, très bon choix, merci Jordan. Et surtout, tu as su expliquer, euh, c'est pas évident quand c'est un texte en anglais. Mm -hmm. Merci Jordan pour ce partage, vraiment. Euh, oui, c'est très beau euh, ce genre de texte, je trouve. Ah, tu vois, Charlie est d'accord aussi. Anaïs, t'en as pensé quoi J'adore la musique, mais je l'écouterai pas tout le temps. D'accord. Yann ben, Elle était bien, euh, sa musique. Ok. Et bien encore merci Jordan et on enchaîne sur un autre morceau du coup Tout bien porte, on veut alors pour nous la mort Où est les où est les Où est où Du cap nous sommes des miniers A vouloir comme vous venez s'en rendez Nous Et aussi travailler Mais nous Every time En mijn hele pak, We gaan en retour à l'antenne. Alors, on va effectivement peut-être faire un tour de table pour savoir ce que ça... Voilà. Ce que vous, vous avez fait cette chanson. Est -ce, est ce que, que vous, vous avez compris. Voilà. Est-ce que vous avez compris les paroles Qu'est-ce que vous avez entendu Qui se lance Oh bah, euh, Jordan, vas-y. Je pense que ça parle euh, des frontières de l'Afrique. Euh, comme, euh, comme on entend euh, dans la chanson le nom des, a... le nom des animaux qui... Euh vivre éventuellement dans la savane. Oui. D'accord. Effectivement, on entend euh, ouvrir les frontières. Que, euh, que le, euh, le déplacement entre les pays n'est pas très euh, facile. Oui. Ouais. Ouais. Charlie, Ça. tu voulais, tu voulais dire Ce son me fait penser au reggae. En effet, c'est plus reggae que métal, effectivement. Oui, c'est vrai, c'est reggae. C'est vrai que c'est une, une chanson assez... Il euh, euh, y a de l'ambiance, on a envie de danser. Et en même temps, quand on écoute les paroles, euh, c'est des paroles qui sont... C'est un, euh... un texte engagé, quoi. Ben voilà. On voilà. Dire ça comme ça. Anaïs ou Yann ben, Dans la musique, j'entends parler de, de sable et de mer. Oui. Ouais. Effectivement. Vous avez pris nos plages, le sable doré, je crois qu'il oui. dit, il dit, il dit ça comme ça, ouais. T'as raison. Yann Bah la musique là elle était bien pour euh, faire euh, ambiancer euh, pour les fêtes <rire> Pour les fêtes, ah oui, pour ambiancer ouais. les fêtes En effet C'est un, un morceau que vous aviez déjà tous entendu Jamais je, Jamais C'est la première fois que j'entends cette chanson je crois Alors euh, pendant l'écoute euh, on, enfin, on, on a bien compris que c'était soprano oui. non, on a, on a... Il y a soprano de dedans ouais. Il n'est pas tout seul ouais Il n'est pas tout seul Yann, tu sembles connaître euh, non le morceau. Alors qui se lance pour euh, peut-être euh, dire qui ça pourrait être Je pense à Benoît parce qu'il explique bien les, euh, les paroles et tout. <rire> Charlie? Je pense à Marion. C'est ma fête, dis donc <rire> Moi je pensais plutôt à Yann. Quand tu penses à Yann Ouais. Ah moi je pense à Marion aussi. Hein. Annalise, est-ce que tu as une idée Moi, je penserais à Marion aussi. Ah. Je penserais aussi à LIA. Ah oui, donc... Euh, <rire> c'est l'équipe d'RGM, apparemment. Alors, ça aurait pu être plus LIA euh, que moi. Parce que ce son, je ne l'avais jamais entendu. Mmh. Mais pareil, encore raté. Ni l'une ni l'autre. Non, Mais moi, je pense à Benoît, moi. Oui, c'est moi. Ah, d'accord. Ah, ouais, Alors, l'autre... ouais, bien joué, Jordan. L'autre chanteur, il s'appelle Ticken Jafakoli. C'est un chanteur euh, africain du, euh, qui, est, qui, est, qui est ivoirien, qui est un grand défenseur de la cause africaine. Et effectivement, dans le texte, on parle d'ouvrir les frontières. C'est un peu euh, mmh. le thème récurrent actuellement avec tous les réfugiés, que ce soit climatique, euh, que ce soit au niveau des guerres. Et voilà, c'est un texte engagé, moi, que j'aime beaucoup. J'aime mmh. beaucoup ce personnage parce qu'il a, euh, a des textes très sensés. Il tourne assez souvent en France, il est très connu en Afrique. Il, est interdit, euh, il a d'ailleurs été interdit de revenir dans son pays pendant euh, plusieurs temps. Hein, si je ne me trompe pas, c'est peut-être même encore actuel parce qu'il dénonce la corruption euh, au niveau de certains états africains il dénonce ouais, la France-Afrique la colonisation, fin. donc c'est quelque chose moi qui me tient ouais. à cœur voilà. j'ai remarqué que tu aimes beaucoup le rap engagé Benoît <rire> c'est vrai je préfère ça que euh, les boys band ouais, par exemple <rire> c'est très beau merci Charlie on poursuit Eh bien on enchaîne Die celles qui n'ont jamais d'effort à faire Depuis petite, elles ont tout pour plaire Loin de chez moi, le train est passé Depuis gamine, un vrai garçon manquait. Fais pas si, fais comme elle T'es jolie, t'as du potentiel T'es gentille, je suis formelle Y'a rien à faire, je me sens pas belle Je me sens pas belle Qu'est-ce que t'es belle Je me sens pas beau Mais qu'est-ce que t'es beau Comme si j'étais de trop J'en valais pas la peine J'suis pas comme il faut Lourd du modèle Paravond Trop souvent j'ai voulu quitter l'affaire La silhouette dans le miroir j'aime la faire Je me dégoûte je me dis à quoi ça sert Faut être fort, faut être grand Petit gros disaient les autres enfants Je suis pas fort, je suis pas grand Petit gros je me le dis souvent Je me sens pas beau Qu'est-ce que t'es beau, je me sens pas belle Qu'est-ce que t'es belle comme, comme si, si j'étais de trop J'en valais pas la peine Je suis pas comme il faut Loin du model Babo, babo, babo Babo, babo, babo Babo, babo, babo Babo, babo Plus ça va, plus j'y pense Plus je me sens incompris C'est comme une évidence dans oh, la vie J'ai tenu la distance J'en ai payé le prix, j'ai perdu confiance mon ami pardon, pardon. connu Slimane et Vita oh, J'ai n'ai pas connu. <rire> euh, par contre, c'est une chanson que je ne connaissais pas. Euh, par contre, Vita Slimane, c'est vrai qu'ils tournent beaucoup en ce moment sur les ondes, parce qu'ils ont un autre ouais. single bien connu. Euh, Celui-là, euh, quand on écoute les paroles, c'est un petit peu triste, moi, je trouve. Ils ne se trouvent pas beaux, ils n'ont pas confiance en eux, ils ne sont pas comme ouais, il faut. Wow. Au ouais. ouais, ouais. euh, niveau de... Euh, d'estime de soi, de la confiance en soi, ils n'ont ils ont pas trop le moral dans la chanson. Et vous en pensez quoi, vous C'est la première fois que j'entends cette chanson-là, c'est une vraie découverte pour moi. D'accord. Anaïs ben, cette, chan... ben, cette chanson, je l'aime bien. Ouais Et euh, comment dire ben, je l'écoute plus souvent. Ah, donc toi, tu, tu l'as déjà entendu quoi. Oui. Alors, t'en penses quoi des paroles, du coup, Annaïs Ça parle de quoi, pour toi C'est plutôt quoi, l'air le, le, que tu aimes bien La musique, plutôt que les paroles D'accord. Yann Bah, la chanson, elle était euh, très belle. Oui. C'était un rythme doux, c'est... Quand on écoute bien les paroles, oui, c'est... Ouais, c'est triste. Un hein. peu triste, oui. Ils, ils font le constat qu'ils ne qu sont pas beaux, ouais, qu'ils ne ouais, ouais. qu sont pas comme il faut, enfin, euh, comme s'il y avait un... qui ne sont pas dans la norme. Voilà. Euh, il a, euh, ouais. Ils ne sont pas... Euh... Ouais. Jordan ouais. Donc je pense, oui, que cette chanson euh, évoque euh, une personne triste, euh, oui. même deux. Oui, deux même personnes, deux, effectivement, mais... un homme et une femme. Ouais, ouais, moi je la trouve. Ouais, c est, c est... Je trouve que c'est triche, je suis assez d'accord avec vous. Pas beau, euh, pareil, le moment elle dit euh, pas belle. Ouais. Alors, bah, moi je vais bien me lancer pour, pour dire que je pense que c'est Anaïs. Ouais. Ou Peut-être je me trompe. Bah, moi je suis, je suis... Je... comme Benoît. Au ouais. fur et à ouais. mesure des émissions, j'ai l'impression de te retrouver là, dans ce genre musical. Euh, par rapport aux, aux émissions précédentes et ouais je pense que c'est ton choix Moi aussi je pense que c'est Anaïs parce que elle m'a dit par Messenger que c'était une de ses chansons préférées Donc la réponse est c'est Anaïs Alors bien évidemment cette, cette émission n'est pas préparée à l'avance <rire> Je vous promets me la pas Elle m'a pas dit le choix de sa chanson, je l'ai découvert en ce moment. D'accord, oui, tu sais qu'elle l'aime bien. Alors, ça, ça se voyait qu'elle l'aimait bien, mais... Euh... Jordan Donc euh, je pense que... Je pense, au départ je pensais que c'était Yann, mais après je pensais que c'était Anaïs. Ouais, Yann. <rire> bah c'est Anaïs, mais comme euh, elle chantait. C'est vrai qu'elle chantait. Elle peut donner, oui, oui, on voyait. Anaïs, tu peux nous dire quelque chose Bah c'est bien ma chanson. Ah. Chouette on chanson est fort, en tout cas. On est fort. Alors pourquoi ce, ce genre de musique ben, parce, que de, parce que je, avec ma grande soeur, je l'écoutais mm. et euh, à Noël, j'ai eu le, le, le CD. Ah super, ah, t'as eu l'album ce oui. ouais. Alors c'est quoi, t'as eu euh, Slimane ou Vita ou les deux J'ai eu, eu les deux en fait. Le... D'accord. L'album Versus un peu. C'est un album qui font entier en duo Oui, oui. Ah, D'accord. Oui. Très bien. Super, merci Anaïs pour ce partage Donc à nos tiers auditeurs si vous voulez nous appeler vous pouvez faire le 03 29 62 40 40 Comme ça voilà, l'auditeur nous fera partager son choix musical après la chanson qui va venir Aristocrate, je veux du Menders, que du Menders, que du Menders, que du Menders. J'fais une sortie, 200 bangers, 400 bangers, 600 bangers. J'ai envie de en fumer, faut du Menders. Si t'as les poches vides, il te faut des bangers. J'passe à la cité, récupère des bangers. Le Menders est jaune comme l'équipe des Lakers. C'est la Rata 2500 bangers, celle qui avoisine les 1 kilo de Menders. C'est la Rata 2500 bangers, celle qui avoisine les 1 kilo de Menders. Midji, midji, Menders. Ik des plans planfart voor des bangers La moula, c'est du Menders Menders, Menders, Menders Et Elle is où la moula ga? La moula ga, grosse moula ta Bogota Et Elle est où, elle est où la moula ga? La moula ga, grosse moula ta Bogota Fais moi la piste comme un aristocrate Aristocrate Fais moi la piste comme un aristocrate Fais-moi la piste comme un aristocrate. Je veux du Menders, que du Menders, que du Menders, que du Menders. Je fais une sortie, 200 bangers, 400 bangers, 600 bangers. Rapda, ya yeah, ya, yeah, yeah. yeah. je suis un salvateur de baïa. Jagda, ya yeah, ya, yeah, yeah. yeah. calibré comme la mara. Rapda, ya ya, Menders, bangers, benda. Toute ma vie, c'est le carnage. J'arrive dans le club, en Dolce Gabbana Elle hey, est où La moulaga, la moulaga, grosse moulin, bogotante. Elle est où Elle est où la moulaga La moulaga, grosse moulin à tabota. Fais-moi la mise comme un aristocrate. Aristocrate, fais-moi la piste comme un aristocrate. Voilà comme un aristocrate Je veux du Menders, je du Menders Que du Menders, que du Menders Je fais une sortie, 220 Gers 400 Gers, 600 bangers. Retourne à l'antenne ouais. Oui Alors là ça a été une grosse discussion Au sein de l'équipe euh, Moi j'ai Pas compris de quoi ça parlait. Pour être honnête, je suis peut-être trop vieux, mais j'ai pas compris. <rire> alors moi, je... ou alors j'ai fantasmé. Je me suis fait euh, <rire> mon film sur. Euh... C'est Jules, c'est ça Non, ah, c'est pas Jules. C'est ah. pas Frédéric François. Non, non, non, non pas <rire> du tout. C'est Us l'enfoiré. Ah, euh, L'artiste. Le ouais, s l'enfoiré. Le titre c'est Aristocrate. D'accord. Okay. Merci Marion. Merci beaucoup, euh, Il s'appelle Us. D'accord. Euh, J'avais déjà entendu hein, sur les ondes. Euh, moi, oui, j'ai entendu, mais c'est pas mon style de musique. Alors, qui a compris de quoi ça parlait, pour être honnête. Hein. <rire> bon, moi, je pensais éventuellement, peut-être parler de drogue. Euh... Moi, c'est ce que je pensais aussi. C'est vous. Non, mais peut-être, mais c'est à quel moment qu'ils parlent de drogue J'ai pas. Ah, ouais, ils disent pas drogue, drogue, hein, mais ils disent autre terre. Ils disent pas. disent pas le mot drogue, mais. Ah, ouais, moulaga. Moulaga Alors Ah ouais moulaga ça ça fait penser à Une soirée moule frite ou... ah. bah, ouais, bah... <rire> La moulaga c'est de la drogue D'accord bah je sais pas Alors heureusement qu'en régie on nous traduit <rire> ah, y a, y a, non, mais RGM ils sont, ils sont Yann tu penses quoi de la chanson <rire> non. non pas dans la oh, elle, elle était bien je l'écoute euh, souvent Ah t'aimes bien ce genre de musique Ouais pas grave. Charlie je connaissais l'artiste, mais... Euh, Eus l'enfoiré, mais j'écoute pas cette chanson. Voilà. D'accord. Alors son nom d'artiste, c'est Eus l'enfoiré et... Aristo, non Aristo. Et le, le, le titre, c'est Aristocrate. Oui. Moi, je connais surtout une chanson qui s'appelle ⁇ Ne reviens pas <rire> ⁇ Ne reviens pas à la boulaga, enfin, je ne sais pas si... <rire> Ok, eh ben, moi je vais me lancer, je pense que c'est Bérangère Ouais, c'est vrai J'adore ce genre musical euh, euh, Non, alors pas du tout En plus, effectivement, quand on écoute les paroles euh, bah, On a du mal à comprendre quoi. On, on traduit pas tout C'est un langage plutôt Jones Ouais, mais je te trouve quand même très Donc, forte Parce qu'apparemment, euh, effectivement, ça parle de drogue Et t'avais euh, trouvé euh, ça Ah ben, on, on, on essaie de traduire quoi. Ah, mais euh... mais euh, par contre, non, ce n'est pas mon choix Alors moi je pense que ce peut être Yann <rire> Car il a dit qu'il euh, qu écoutait souvent, souvent cette chanson mm -hmm, En effet ouais. J'ai tout de suite pensé à Yann Bah moi je penserais à Yann aussi Bah oui c'est moi qui ai choisi cette musique D'accord Alors pourquoi Bah parce que je l'aime bien Oui Et ça parle de quoi alors du coup tu peux nous, nous éclairer Bah en fait euh, le rappeur il se met dans un pot euh, pour être euh, le roi de la moula C'est quoi la moula <rire> Bah de la drogue Ah, ah d'accord. bien de la drogue d'accord Donc ça il va être le, le grand champion de... Enfin il veut beaucoup vendre de drogue c'est ça Ah euh, ouais D'accord Ah et donc une chanson à texte engagée <rire> <rire> et elle, Il y a parle, du rythme Il y a d'autres choses dont tu peux nous parler sur ta chanson Euh, il reçoit et accueille ses invités euh, en tenue de roi. Oui. Et le visuel prend forme à l'image de ses convives de prestige comme fianceaux oui. et qui arrivent tous dans des voitures euh, luxueuses. Assis sur le trône, tout le oui. monde le salue et se presse de lui offrir des cadeaux et embrasser les bagues moulas. <rire> tu vois euh, les clips en même temps que tu, tu écoutes ta chanson bah, Oui. Ouais. Et donc, dans les clips, c'est là que tu vois les super voitures de luxe, c'est ça euh, Oui. D'accord. En tout cas, Yann, tu as préparé ton intervention du jour. Oui. Yann l'a ouais, bien préparé. Oui. C'est bien. Bon, et comme on dit, c'est effectivement euh, une émission où euh, c'est libre choix des, euh, des oui. chansons. Donc euh, voilà. Merci d'avoir partagé euh, ce titre avec nous. Et euh, <coughs> Je suis très content que tu aies euh, préparé aussi euh, ce que tu avais à dire sur ce titre. Yann. Et donc non, c'est pas Bérangère. Je suis bien C'est pas moi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter Ah, on, on a, a un Kevin auditeur au téléphone, ouais. ouais. Kevin Oui Bonjour Bonjour Kevin Bonjour Kevin Bonjour Tu nous manques Kevin Ah Ah bon Bah oui On peut peut-être dire aux auditeurs que Kevin, d'habitude, <coughs> fait partie du groupe Émotion. Oui. Il n'est pas parmi nous, mais il a appelé, donc c'est super. Alors Kevin, tu voulais nous faire partager quel choix musical aujourd'hui Euh, une chanson de the of uh, spring oui You're, uh, gonna go for d'accord euh, ce choix musical tu le fais pourquoi tu l'as pris pourquoi cette musique parce que j'aime bien d'accord bien la musique j'aime bien j'aime bien l'idée le genre d'accord ok bah écoute on va écouter ton morceau musical On te souhaite de te rétablir et puis de passer de bonnes vacances. Merci. Merci Kevin. Merci Kevin. Bonnes Merci vacances. Merci Kevin. Bonnes vacances. You're getting better all the time And turning on against one isn't hard art that's hard to teach Another clever word Sets off an unsuspecting hurt And as you step back in the line A mob jumps to their feet Now dance, fucker, dance, man you never un moment euh, décoiffant euh, ah. ouais, vas-y Kevin euh, Charlie vas-y Ça c'est du vrai rock Vraiment je vois des rockers en train de bouger les cheveux là ouais. euh... Moi j'imagine Kevin en train de pogoter dans sa chambre là euh, Sauter euh, sur le parquet En balançant les oreillers par terre <rire> Dis donc, il nous a surpris dans ce choix parce que d'habitude, euh, les, les émissions précédentes, il n'était pas trop, je crois, euh, choix euh, rock, euh, mm -hmm. rock des coiffants, quoi. Bah puis rock des coiffants et rock de.. Rock qui a quand même 20 Quelques ans. Quelques années. Ouais. ouais. C'est vrai que c'est plutôt, euh... ouais, plutôt notre génération. Ouais, ouais, ouais. Euh... Je pense que Kevin n'était pas né d'ailleurs. <rire> Certainement. Quelqu'un veut ajouter quelque chose Jordan Très beau son, euh, je pense que c'est du rock américain. Euh, Offspring, ouais, c'est américain, je pense, ouais. La régie vient de nous confirmer. <rire> Anaïs bah, Je connaissais pas ce, ce style de musique. Ah oui. C'est vrai que voilà, comme on disait, peut-être un peu jeune, mais euh, en tout cas, nous, ça nous parle et... Euh, ouais, je... Ah ouais, ouais. J'étais surprise, ouais. Merci, euh, Kevin. pour... en général, euh... vous avez dit qu'elle se voyait pogotée. Ouais, voilà, c'est. Mais il y a quelques années, hein. <rire> Mais euh, merci à Kevin, pour, euh, de contacté, ouais, merci Kevin de nous avoir contactés. puis de nous avoir fait partager merci son Kevin. choix musical. Oublie votre... pas de rentrer la cette fois. <rire> Excellent gentil. On enchaîne Ouais. Mmh. Marie, yeah. oh. Maria ah, Maria ah, n'est pas l'autorité Maria n'est pas une vie pour toi Elle n'est pas très courtoise C'est pas une vie pour toi et Ses allures de bimbo Ne m'ont pas laissé indifférent Elle s'est manié son corps et ses mots Toujours à bon escient Elle aime les hommes Et les hommes l'aiment Elle est pas sérieuse Elle n'est pas du genre fidèle Elle aime ce qui brille Elle est superficielle Elle a toujours raison Elle tire les ficelles Oh Maria, Maria Tu nous renvoies Oh Maria, Maria Et Maria, elle ne veut pas se marier oh, Maria, elle n'aime pas l'autorité Et Maria n'est pas une vie pour toi, elle n'est pas très courtoise, Malgré le temps qui passe, les blessures qui s'effacent, les bons souvenirs qu'on oublie, les mauvais qui refont surface, t'as toujours été là, sache que personne ne te remplace. Et dans mon cœur, t'auras toujours ta place. Et si un jour t'es triste et que cette douleur persiste, n'oublie pas que je serai l'un des premiers à te rendre service. Tu grondes beaucoup pour moi plus que ce que tu l'imagines. Le love fait pousser des ailes, le love réanime. Et Si un jour tu penses que je ne t'aime plus. Écoute cette chanson, écoute son contenu. Je ne pourrai jamais t'oublier. Sois devenu. Oh. En yeah. oh. Maria oh, n'aime pas l'autorité Maria oh, n'est pas une vie pour toi Elle n'est pas très courtoise C'est pas une vie pour toi Dans tes yeux Il y a quelque chose qui fait que Il y a quelque chose qui me plaît Il y a quelque chose qui fait que je te veux, tu me plais Et dans tes yeux qui te trahissent sur tes pensées Bien qu'elles soient certes censées Comme un arrière-gout inachevé Maria n'aime pas se marier yeah. ah. Et Maria n'aime pas l'autorité Maria n'est pas une vie pour toi Elle n'est pas très pour toi. C'est une Maria n'est pas une vie, pour toi. Pas une vie pour toi. elle n'est pas très Maria ah, n'est pas une fille pour toi Elle n'est pas très courtoise C'est pas une fille pour toi De retour en direct T'as devancé Charlie <rire> C'est ce que tu voulais dire euh, Petite musique entraînante On avait l'impression d'être dans les îles un petit peu Par contre, moi, je... c'était la première fois que je l'entendais. Oh, moi aussi, c'était la toute première fois. Ça, ça parlait de qui. quoi Chantal. Euh... Euh, je ne sais pas de quoi ça parle. Je n'ai pas très... Je euh, suivi les paroles. Yann, tu as dit quelque chose euh, pendant que tu écoutais euh, Je pense qu'il y avait euh, Christophe Maé dans la chanson. Tu penses que c'est Christophe Maé qui chantait Ouais. C'était bizarre, je vois mal Christophe Maé se lancer dans un rap euh, parfois, entre les deux euh, refrains. Mm -hmm. Anaïs tu mm, mm, tavais déjà entendu Non. Par contre, euh, ouais, moi je vois bien Christophe Maé, c'est un peu son style euh, musical. Bah, je trouve que la voix ressemblait, je sais ouais. pas si c'est lui, mais... Alors moi j'ai entendu que ça parlait de... Il parlait d'une femme, Maria, que ce n'était pas une vie pour elle, que... Euh... Par contre il avait euh, lui il avait l'impression Apparemment il l'aimait quoi mais euh... Alors, par contre si ça parle à personne <rire> Moi j'ai vu la régie qui était en trans oui. pendant le. Oui, parce que derrière la vitre on voit bien. C'est pas une vitre teintée, donc en effet on voit. <rire> c'est -ce peut-être un, un choix groupé, c'est l'ensemble de la régie qui a choisi ce titre. Non. C'est pas un choix groupé. Ah. Donc, c'est Marion tout de suite. Non <rire> Moi, donc, je, je dis Lia. que c'est Chris <rire> Alors, Lia Eh oui, c'est moi ah. <rire> Alors, explique-nous Alors, je vais vous expliquer c'est un groupe local, donc, c'est pour ça que. J'ai pensé, enfin Marion m'a un petit peu soufflé l'idée, parce que j'aime oui. ai, beaucoup la musique, c'est très éclectique dans ma tête, donc il a fallu oui. faire un choix, elle m'a guidée. Donc oui. ça c'est un groupe qui existe ici, sur Épinal, enfin donc dans nos coins, oui. euh, depuis quelques années, donc euh, ils font un petit peu du reggae, c'est un petit peu du reggae ça quand même. Oui. Et puis voilà, c'est un, un, une grosse pensée à, à mon prof de basse qui est dans ce groupe-là. Voilà. Alors c'est quoi le groupe Alors c'est Mauvaise Graine. C'est Mauvaise Graine, d'accord. Voilà. Ouais. Et là, j'ai choisi celle-là parce que je la, je la joue à la basse, mais ils ont d'autres euh, musiques où ils sont aussi euh, très engagés sur ce qui se passe dans le monde. Mm -hmm. Voilà. C'est un très beau groupe à découvrir. Et ouais. ben, à merci de nous de faire eh ben partager. Ouais, en plus, c'est local, c'est super sympa. Voilà. Eh ben, il a un peu la voix de Christophe Maé. Et ben, je lui dirai, Amédie sera content. Et puis, j'en profite, hein. vous retrouverez bientôt tous ces sons locaux euh, sur nos ondes très prochainement. Super. Voilà. Voilà. Merci. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce chouette musical. Avec plaisir. <rire> Merci beaucoup. Je connaissais le groupe, mais pas la chanson. Vous ah, ah, connaissez le groupe euh, Oui, j'ai déjà vu des affiches, euh, le concert. Ah, Et ça te plairait d'aller les voir euh, Je pense, oui. Ouais, c'est super. Tant mieux. Super, Jordan. On enchaîne But you didn't follow me A burning desire A rich blood inside of me À l Retour à l'antenne. Retour à l'antenne après Alors... ce petit slow, cette petite balade italienne. Moi, j'ai ah, juste retenu Bella Vita. Donc toi, t'as tout de suite vu que c'était italien. Ben, ouais, si je me trompe pas. Ouais, ouais. En tout cas, c'est pas de l'allemand. Ouais. <rire> Yann, toi, t'avais pensé que c'était euh, De l'espagnol, comme c'est compliqué de différencier l'italien et l'espagnol. Moi, je suis d'accord avec elle. toujours aussi dans le cadre d'une chanson avec le mm -hmm. les instruments dessus. Les autres Elle était douce, euh, la musique. Mm -hmm. Ça rappelait l'Italie, forcément. Ouais. Bah oui. Oui, c'est ça. On, on, on allait peut-être se mettre à danser dans le studio. <rire> oui, je pense que c'était soit italien, soit espagnol. Ouais. Ou un peu des deux. <rire> Anaïs, ah, je connaissais pas ce style de musique, d'accord. Mais j'aurais pensé soit de l'italien ou de l'espagnol, mmh. donc c'est effectivement pas du biélorusse, non, ni du français. En tout cas, c'est un morceau qui est pas tout jeune quand même, non, il oui, ouais. est vieux, ouais, ça a quelques années. À votre avis, ça, a... ça fait combien de temps que c'est sorti ça Une quinzaine d'années. 20 ans, 30 ans Oui. Oh, moi j'aurais bien dit 20 ans. Ouais. Charlie, tu veux oh, nous dire quelque je... chose Moi je pense que ça date de 87. <rire> Alors du coup, moi je pense que c'est le choix musical de Charlie. Ah oui, c'est possible. Hein moi j'aurais dit Charlie aussi. Charlie Anaïs Attends. Ah, j'aurais pensé à Charlie aussi. Bon ben je suis démasqué, c'est moi. Alors, on t'écoute. Alors, j'avais pris. Alors, pardon. Alors, j'ai pris cette chanson parce que déjà, je suis un fan invétéré des années 80. Et euh, franchement, j'ai choisi cette chanson car euh, je trouve qu'on les entend plus trop à la radio genre, en ce moment. C'est vrai Ouais. Ouais, vive les années 80. Vive les sont... années 80. Peut-être ils sont morts, non <rire> ah bah, Et je vais marron, même je vous raconter l'histoire de cette chanson. Ah Oui la, chans la chanson Bella Vita est sortie en 1987. Dans un premier temps, le 45 tour ne connaît pas le succès, puisque en 6 mois, 91 copies du disque ont été vendues, comme l'a expliqué David Gattegno dans un reportage du magazine Génération Top 50. Mais c'est grâce à l'émission champs Élysées que cette chanson connaît enfin le succès. Elle est restée trois mois au top 50 à la deuxième place et s'est vendue à 850 000 exemplaires environ. Et du coup, on n'a pas parlé de l'artiste Oui, c'est qui David Jonathan est un duo de chanteurs français des années 80, composé de David Marouani, de son pseudonyme... David Gattegnaud, né le 13 septembre 1969. Et Jonathan Bermudez, né le 8 février 1968. Bah écoute, Charlie, c'est complet. Ah on a eu toutes les infos. Merci. Merci beaucoup, Merci. Charlie. Merci beaucoup. Et du coup, euh, en régie, on les voyait chanter sur... Qu Est-ce que, euh... Est que, Est que tu viens pour viens les vacances, pour les vacances voilà. ouais. Je crois que c'est leur plus gros tube, cette ah chanson. Ouais, je pense. Ouais, ça, ça me parle. Je me souviens. Est-ce que tu viens pour les vacances je n'ai pas changé d'adresse Je serai, je pense, un peu en avance Au rendez-vous de promesses Merci ah bon <rire> Excellent Il lui reste un morceau peut-être Allez <rire> Super Jordan, vas-y. On vient d'écouter notre dernier choix musical, notre dernier morceau. Mm -hmm. C'était pas mal, hein ah, C'était encore très slow aussi. <rire> ah, tu trouvais ça bien. hein ah, ouais. <rire> Mais qui ça peut bien être <rire> mm. En tout cas, moi j'aimais bien les, les changements avec les accompagnements euh, instruments, là. C'était pas trop les paroles, c'était les changements de, de rythme. Est-ce que ça vous a plu Oh oui. Euh... Oui, ça m'a plu, par contre, je ne sais pas du tout qui est l'artiste. D'accord. Jordan moi aussi. Tu... Ah ouais, Jordan, tu. Euh, je, suis, je suis du même avis que Charlie, mais je ne sais pas qui est l'artiste. D'accord. La Anaïs, est-ce que tu as déjà entendu euh, Non, je n'ai jamais entendu cette chanson. Est-ce que ça t'a plu Oui. Yann euh, Moi aussi, bah, je suis du même ami que Jordan et euh, Charlie. C'est-à-dire euh, J'ai déjà entendu la chanson, mais je ne connais pas ah l'artiste. Ouais bon, allez. Pareil, moi j'ai déjà entendu, mais je ne connais mmh. pas l'artiste. Et je pense que ce n'est pas euh, un titre de 2019. Non. non. Moi je pense que c'est bien Mais ce n'est pas très vieux. C'est un titre euh, du groupe Roar et qui est de 2010. Ah Donc ce n'est pas euh, très. Ah, ce n'est pas, pas très vieux. Oui, ça date de 10 ans, quand même. Ben, quand t'as 12 ans, quand ça date de 10 ans, c'est <rire> Non, j'ai eu... Le groupe c'est, tu dis Roar oui. Roar ouais. D'accord. Euh, je sais pas trop quoi choisir pour aujourd'hui, et puis en fait, dans la semaine, je l'ai entendu. Et puis, euh... et puis, effectivement, ça m'a fait repartir euh, 10 ans euh, en arrière. Euh... Mmh. Et je me suis dit, tiens, ouais, pas mal pour aujourd'hui. Et puis le, le changement de rythme musical euh... Euh, les paroles, euh, je ne les ai pas comprises, hein, mais euh, c'était euh, avec les instruments, quoi. Voilà. Super. Blou, blou, blou. Eh ben, merci pour ton partage. Euh, merci. merci. Donc, merci toi, beaucoup. ce qui t'a plu, en tout cas, c'est euh, les instruments. Ah oui, les... mais, ouais. oui, oui, c'était ouais. voilà, le... Effectivement. Ouais. On arrive à la fin Alors ouais. Est-ce que ça vous a plu les jeunes Ah les jeunes. oui Ah oui c'était ouais. super Oui ça m'a beaucoup plu D'accord bon, Voilà, donc du coup surtout on a deux nouveaux aujourd'hui, Jordan et Yann Ouais Donc Yann, t'es ressenti Bah elle était bien, enfin c'était bien Ouais mmh. Jordan C'était super détendu Ouais. ouais. <rire> ah c'est le but hein Faut Pas se prendre au sérieux <rire> Ah, Bah non, voilà J'espère que les auditeurs vont ah. bien aimer ce, ce petit moment ouais. J'espère aussi Moi aussi je crois qu'à la régie, disent qu'il y a 1 500 000 personnes qui sont en train d'écouter en direct. 1 700 000, ouais, d'accord. <coughs> <coughs> Dont l'Elysée, apparemment. C'est voilà, pour dire international. Ah, on remercie. Reçut... Euh... Pardon. Merci. Ouais, Yann, vas-y. Ouais, suis... euh, on pense à Kevin, on le remercie s'il nous écoute encore d'avoir appelé et de nous avoir fait partager son, son choix de musique. Yann, tu disais Ah, ouais. J'ai oublié. Ah, t'as oublié. Bon, c'est pas grave. Ça arrive anne un petit mot pour finir Je remercie les auditeurs de nous avoir appelés. Merci. Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés pour cette magnifique émission. Merci de nous avoir suivis. L'émission, malheureusement, s'achève ici, mais on se retrouvera en avril. Dans le 17 avril, à la même heure, sur Radio Guémodoro. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci à l'équipe de RGM hein, qui euh, nous accueille toujours ouais. super bien. Et, euh, et on se sent un peu chez nous quand même ici. Hein. On va peut-être rester un peu d'ailleurs. <rire> Merci. Merci. Merci à tous.